C'est bientôt notre tour d'entamer la formation à la conduite automobile. J'ai tellement hâte de commencer. Tu me connais, j'adore les voitures. Mais pas toutes les voitures, n'est-ce pas Quand même pas les autopatrouilles de la GRC. Si, si, même les autopatrouilles de la GRC. C'est bien simple, j'aime conduire, voilà tout. Oui, conduire une belle voiture de sport, oui, ça je comprends. Mais je vois pas comment on pourrait prendre plaisir à être au volant d'une voiture de police. Mais il s'agit de voitures spéciales, équipées d'un tas de gadgets sophistiqués. Tiens, en parlant de gadgets, tu me fais penser au simulateur. Un des cadets de l'autre troupe m'en a parlé hier. À ce qu'il paraît, il est fabuleux ce simulateur. Permets-moi de te donner un avis contraire. Le simulateur, je m'en passerai fort bien. Crois-moi, rien de tel que les vraies sensations que te donne une vraie voiture. Tout de même, le simulateur doit bien avoir sa raison d'être. Je suis certaine que la GRC n'aurait pas investi dans un simulateur sans avoir au préalable envisagé son utilité dans la formation à la conduite automobile. Crois-moi, le simulateur, c'est comme les jeux d'ordinateur. Tu conduis du bout de tes doigts, les yeux rivés sur un écran. Mais non, je t'assure que c'est bien plus que de simples jeux d'ordinateur. Ce sont des leçons de conduite, c'est du sérieux. Allons ah, donc, ne me dis pas que le simulateur est en mesure de reproduire des situations telles que la conduite sur une chaussée enneigée ou rendue glissante à cause du verglas. Justement, c'est là que le simulateur dépasse la véritable voiture. Parce que le simulateur est plus sécuritaire lorsqu'il s'agit de situations dangereuses. Imagine que tu conduis tranquillement, et soudain, un obstacle surgit devant toi. Cela peut être une autre voiture, ou un piéton distrait, ou un cycliste imprudent, ou encore un animal, un chien, un chat. Une vache Bien sûr, toi, tu es attentif et tu exécutes la manœuvre qui te permet d'éviter la collision avec l'obstacle. Mais supposons que tu n'aies pas réagi assez vite. Ce serait la collision inévitable. L'accident, quoi. Eh bien Avec le simulateur, tu en es quitte pour une mauvaise note, c'est tout. Par contre, dans une vraie voiture, oh là là, je ne dois pas te faire un dessin. Tu serais blessé, tu causerais des dégâts, voire des blessures. Bon, bon, je dois reconnaître que de nos jours, la technologie est indispensable aux hommes et l'ordinateur a bien sa place au sein de la GRC autant qu'ailleurs. Je suis certaine que tu changeras d'avis quand nous irons au labo de simulation. Les facilitateurs ont mis au point des programmes d'apprentissage très ingénieux. J'ai eu peut-être tort de juger ce simulateur sans l'avoir utilisé. Je crois qu'on peut lui accorder une certaine valeur, du moins pour la partie théorique. Il peut, dans une certaine mesure, faciliter l'apprentissage des techniques de conduite. C'est exactement ça. Pour la partie pratique, tu auras la chance de conduire une vraie voiture et mettre en pratique tes leçons de conduite.